B. Prononcez « ye » à la fin d'un mot. Titre. Conseil de famille. La fille de l'accueil. Un fauteuil au soleil. Du sommeil au réveil.